Dis-moi, dis papa, pourquoi le ciel est bleu Dis-moi, dis papa, qui l'a rendu si bleu C'est un petit garçon qui a perdu son ballon Un gros ballon bleu qui est monté jusqu'aux cieux Et voilà pourquoi depuis le ciel est bleu Et voilà pourquoi depuis le ciel est bleu C'est une oise sauvage, volant dans un nuage Noyé dans la brume, a perdu une plume Et voilà pourquoi, depuis la neige blanche Et voilà pourquoi, depuis la neige blanche Il voilà m'a dit papa, pourquoi les fruits sont rouges Pas qui les a fait si rouges? C'est une femme en en cueillant une mûre par une égratignure et une goutte de sang. Et voilà pourquoi, depuis les fruits sont rouges, et, et voilà pourquoi, pour depuis la neige blanche. blanche.